Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition du 9 août. En voici les grandes articulations. Ce 9 août, le Monde célèbre la journée dédiée aux peuples autochtones. Le président de l'organisation Uniproba parle d'un manque persistant de terres cultivables et plaide pour des actions visant à la promotion de cette catégorie de la population burundaise. Dans cette édition, on vous parlera de la divergence d'opinion des jeunes d'ethnies différentes dans les communes de Bugendana et Girogazi respectivement dans les provinces de Gitega et Karusi et sur les périodes sombres qu'a connues le Burundi. La chronique sportive de ce lundi nous parle de la préparation et organisation des Jeux olympiques. Vous l'entendrez dans cette édition mise en de par François Akimana. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo, Vous ratez l'essentiel Oh bonjour, Justice Transitionnelle. Pour débuter cette édition, certains jeunes des communes Gihogazi et Wugendana des provinces Karus, Karus et Gitega disent avoir des informations controversées sur les crises et cas connues au Burundi. Chaque groupe trouve que son ethnie a été plus touchée que l'autre et sur ce, Le président de la commission vérité Réconciliation appelle plutôt ces jeunes à suivre d'après le travail de la CVR. Pierre Claverandé Chali indique que certains parents ont caché une partie de la vérité à leurs enfants. On l'écoute. Les jeunes burundais d'aujourd'hui, d'abord, il y a un commentaire général. Les plus jeunes, on leur a caché tout. On leur a caché tout. Et quand je dis cacher l'information douloureuse aux jeunes, c'est valable pour les familles qui ont perdu Les veuves n'osaient pas trop parler de leur calvaire à leurs enfants pour qu'ils ne soient pas davantage traumatisés par la perte du papa, par la perte de l'oncle, par la perte des voisins, des membres de la famille. Mais le silence ou la rétention de l'information, ce silence venait aussi des présumés auteurs qui ont, pendant plus de 40 ans, voulu montrer à leurs enfants, à leur progéniture, que ce sont des saints. Les jeunes sont Étonné, choqué qu'ils viennent de passer 20 ans, 30 ans, 40 ans sans qu'une information puisse sortir du foyer de leurs parents. Donc, on a caché tout. Mais aujourd'hui, il y a un effort à faire. Il faut informer cette jeunesse. Il faut les rencontrer pour leur dire que le plus jamais ça ne sera jamais possible si cette vérité n'est pas connue. Le plus jamais ça, ça sera un pilier... De la réconciliation, le plus jamais ça signifie nos aînés n'ont pas bien fait, nos aînés certains ont tué, il ne faut pas faire comme eux. Qu'on ne les confonde pas avec les parents présumés auteurs. Ces enfants, certains n'étaient pas encore nés, ces enfants peut-être avaient 2 ans, 5 ans en 72, ils n'ont pas été consultés. Ce ne sont pas des responsables. A accusé que celui qui a tué porte la responsabilité du crime qu'il a commis. La réconciliation, c'est la voie obligée, mais cette réconciliation est soutenue préalablement par la vérité, la vérité inclusive, la vérité qui favorise la coexistence pacifique des communautés. Pierre Claver, président de la Commission Vérité et Réconciliation CVR. Justement, vous venez de l'entendre, le président de la CVR s'exprimer. Euh, à propos de la divergence d'opinion de ces jeunes des communes, euh, Gihogadze et Bougendana respectivement des provinces de Karuse et Gitega eh bien Elie Nibel Nibigira est au, au, stu au studio avec moi il vient de rentrer de ces communes Nibel Oui justement Mireille, ces jeunes euh, euh, par rapport à ce qu'ils ont entendu qu'ils n'ont pas vu, ne se convergent pas sur la tragédie du passé qu'a connu le Burundi Euh, le jeune de la colline Kibedi, par exemple, ça c'est en commune euh, Gihogadi, il dit que tout ce qu'il sait, c'est que c'était douloureux. Un autre d'Hobitali, en commune de Bougendana, il est âgé de 20 ans, selon lui le conflit était ethnique, mais il demande que les jeunes ne soient plus manipulés. Une jeune euh, fille de, du site déplacé de Bouguendana, non, c'est pas grand chose, selon les tueries ayant emporté d'autres groupes ethniques, et selon elle, ce sont uniquement les Tutsis qui ont été massacrés. L'administrateur communal de Gihogazi dit que les rencontres sont tenues euh, à l'endroit des jeunes justement pour parler de réconciliation. Et même si euh, ces jeunes euh, se divergent, même si ces jeunes divergent, ils euh, convergent justement sur euh, la nécessité de réconcilier les Burundais afin que Euh, la crise qu'a connue le Burundi ne se répète plus. Elie Nibel Nibigira, merci pour toutes ces précisions. Captez écoutez la différence. À 13h02, dans le studio de la radio Isanganero, poursuivons cette édition, les réfugiés burundais qui sont en République démocratique du Congo, dans le territoire d'Uvira qui ont été déplacés du camp des réfugiés de Lusenda, au camp de Kavimvira, disent mener une vie précaire et déplore. En manque d'alimentation et lieu d'aisance. Ces réfugiés burundais euh, demandent à cet effet d'être rapatriés. Au niveau de la direction chargée du rapatriement euh, au sein du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, l'on indique être au courant de cette situation et que, et que cette direction cherche à trouver solution à ce problème. Le point avec Jérôme Aguizimana. Ce sont certains des réfugiés burundais se trouvant en République démocratique du Congo. Après être transférés du camp de Kondo Roussenda au camp de Kavimvira, ils déplorent une vie précaire qu'ils y mènent. Ils indiquent que faire face non seulement au manque de quoi mettre sous la dent, mais également à l'absence de lieux d'aisance. Dormant à la belle étoile, Le soulagement se fait par arrangement soit dans le lac, soit dans la brousse renchérissent-ils. ces réfugiés burundais demandent à cette fête d'être rapatriés dans leur pays natal. Au niveau de la direction chargée du rapatriement des réfugiés au sein du ministère ayant la sécurité dans cette attribution l'on indique être au courant de cette situation et font savoir qu'ils sont en train de tout faire à la mesure du possible pour en trouver la solution. Après avoir reçu ces informations nous avons appelé nos homologues de la République démocratique du Congo qui opère dans le cadre du rapatriement. Et nous avons échangé là-dessus et ils ont donné la raison, surtout la raison liée à la sécurité, à l'hygiène. Et on a donc essayé de trouver une solution qui peut faciliter le retour de ces Burundais et, et bien même les responsables du Congo ont ce souci de bien vouloir rapatrier le plus tôt possible les Burundais se trouvant sur le sol congolais bientôt nous attendons le rapatriement massif de ces Burundais le directeur général de cette direction Nestor Bimenyimana dit qu'il prévoit tenir d'ici peu une réunion tripartite afin de liquider toutes les questions y comme le rapatriement est soumis à des conditions tripartites donc il y a le pays Haute. Il y a l'OACR qui est l'organisation internationale chargée des réfugiés, mais aussi il y a le pays d'origine. Et alors, nous avons proposé une réunion tripartite qui va vider toutes les questions liées au rapatriement des Burundais se trouvant au Congo. Alors bientôt, nous allons terminer cette réunion. Le processus d'organisation est en cours. Ces réfugiés burundais, locataires du Kando Kavimvila, s'élèvent à 146 selon les sources sur place. Jérôme à ce 9 août, le monde célèbre la journée dédiée aux peuples autochtones et eh bien en manque de terres cultivables au Burundi, reste le principal défi qui hante la communauté batois au Burundi Vital Bambanze, détenteur et membre fondateur de l'association Unison pour la promotion des bateaux et Nuproba, demande au gouvernement et au système des Nations Unies de mettre en place des mesures pouvant aider les bateaux à avoir des terres cultivables afin qu'ils vivent comme d'autres citoyens en l'écoute. Quand on parle de la journée internationale des deux peuples autochtones, c'est pas pour danser, c'est pas pour euh, boire, c'est plutôt de rappeler les responsables chargés du respect des droits de l'homme. Ces responsables, ce sont les États qui ont l'obligation de faire respecter les droits de l'homme. Pour ce qui concerne les peuples autochtones, on peut dire que ce sont des peuples qui ont été marginalisés, discriminés et assujettis dans les États-nations. C'est dans ce sens-là Pour nous, les peuples autochtones du Burundi, nous nous joignons aux autres communautés internationales pour célébrer. Justement pour rappeler au gouvernement burundais, au système des nations unies, au pouvoir public, à la société civile aux médias. Voilà, vous auriez bien fait si les Batois auraient joui pleinement de leurs droits en tant que citoyens burundais. Quand on parle de citoyens burundais, on regarde le défi lié à la propriété foncière. Laquelle propriété foncière définit l'identité de tout citoyen burundais lui confère les qualités d'avoir des droits économiques, pourquoi pas les droits socioculturels, et en chemin vers la participation aux instances de prise de décision. Ici au Burundi, on peut dire affirmativement que moins de 50% des battoirs ont un demi-hectare, et les conséquences s'observent. Tant qu'on n'a pas produit. On ne peut pas avoir de quoi manger, on ne peut pas avoir à vendre pour se payer les frais de scolarisation, les frais de santé, on ne peut pas être un employé quelque part tant qu'on n'a pas de niveau de formation étudiantine. Nous pensons que tout un a l'obligation d'œuvrer positivement, je dis, pour que la pauvreté soit dissipée, surtout aux citoyens burundais. Vital Vambanz est directeur national de l'Uniproba et membre fondateur au micro de Jean-Marie Mayonga. et La révision des statuts de la Fédération de basket-ball du burundi Febabu en sigle et la mise en place des statuts des transferts des joueurs sont parmi les projets immédiats de la Febabu, selon Jean-Paul Manirakiza, nouveau président de cette institution, élue ce dimanche. Quant à Lidiane Sekera, qui a représenté la Fédération internationale de basket-ball, Euh, et, et demande aux filles burundaises de connaître leur place dans le développement de cette discipline. Le point avec Étienne Manirakiz. bien, la Je Jean-Paul Manirakiza, nouveau président de la fédération de basket-ball du Burundi Febabu. après son élection, il a fait savoir que la fédération a besoin de réviser son statut. Dira les 15 jours qui viennent, je vais me concentrer premièrement à l'adoption des statuts du joueur. Normalement, ça sera une solution très agréable car il n'y aura aucun joueur qui va participer dans les tournois sans avoir un contrat type avec le club. Deuxièmement, je vais marteler sur les textes réagissant à la fédération. Ce sont vraiment des statuts. Il faut les actualiser. Dans les prochains 15 jours à venir, je vais travailler durément pour qu'on puisse faire l'adoption des statuts. Quant à Lidia Sekira, présidente du comité national olympique Sénon, représentante de la fédération internationale de basketball, Association FIBA, dans ses élections, appelle d'autres femmes à reconnaître leur rôle dans le développement du basketball. Samuel Bayou Bahé, directeur général du sport au du ministère et a le sport dans ses attributions Demande quant à lui au nouveau président de la FEBABU de bien réorganiser cette institution. Jean-Paul Manakiza, également apôtre, était candidat unique et son mandat est de 4 à la tête de la Fédération de basket-ball du Burundi. Radio Isanganiro, Chronique Sport à 13 h heures... <coughs> Excusez-moi, 13h09 minutes dans les studios de la radio Nous Poursuivons avec euh, cette édition et par cette, cette chronique sportive. Les Jeux Olympiques sont organisés. Dans une période de quatre ans, plusieurs pays du monde entier y participent. Venus Séné président de l'Association burundaise des Olympiens, fait savoir que l'olympisme est un grand événement sportif à l'échelle mondiale et qui joue un grand rôle dans la consolidation de la paix, la chronique sportive avec Balin, Javier L'association burundaise des Olympiens est composée de 24 membres qui ont la chance de représenter le Burundi dans les Jeux Olympiques. Vénus Tenyongabou, président de la dite association, qui le dit précise que l'olympisme est un grand événement sportif à l'échelle mondiale. Nous sommes 24 Olympiens qui ont eu la chance de participer aux Jeux Olympiques. Les 24 font partie d'une famille de plus de 100 000 Olympiens au niveau mondial. C'est un privilège de faire partie de cette famille parce que on ne peut pas être un Olympique. Si tu n'as jamais mis le pied dans la piste où ils sont organisés les Jeux Olympiques. Et la deuxième chose, les Jeux Olympiques, c'est une chose, c'est la mère des sports des sports. Donc, l'Olympisme, c'est une grande chose, c'est l'événement sportif le plus grand qui existe au monde. Les athlètes sont classés sur base de leurs performances à l'aide des chronomètres, fait savoir Vénus de Nyongabo, responsable des Olympiens du de Bondi. Les Jeux Olympiques, ils sont organisés sur base des chronos, donc des performances ces athlètes. Pour ne pas voir tout le monde, ça veut dire que les athlètes, ils ont des balèmes où il ne faut pas aller au moins de cette performance. C'est comme à l'époque quand on devrait aller à l'internat, ils disaient, il faut voir ces points pour entrer dans l'internat. La même chose pour aller aux Jeux olympiques il y a une performance demandée pour que tu puisses participer aux Jeux olympiques C'est là la grandeur d'un pays. C'est là les plus de disciplines sont représentées dans ce pays, il a la chance d'avoir le maximum de représentativité. Aussi, vous avez beaucoup d'athlètes qui... Réussissent à avoir des minima olympiques. Là, il n'y a pas de limitation. Tous qui font des minima olympiques, ils sont permis d'aller aux Jeux Olympiques. Ce président de l'Association burundaise des Olympiens indique qu'un olympien qui fait des minima en dehors du temps demandé, dans ce cas, il n'a pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. Chaque athlète il y a une date limite. Par exemple, la date limite pour la performance demandée, c'était juin 30 2021. Donc, il y a une communication efficace. Tous les Ils le savent bien avant, donc ils font les préparations pour qu'ils puissent faire des minima. S'il si y a quelqu'un qui fait le minima en dehors de ce temps demandé, il n'est pas permis pour aller aux Jeux Olympiques. Dans la prochaine chronique, Venis de expliquera les critères exigés pour participer dans les Jeux Olympiques et les avantages de ces compétitions internationales. Actualité internationale en international, plus de 40 civils et maliens ont été tués hier dimanche dans quatre localités du nord situées non loin de la frontière avec le Niger. Les djihadistes sont accusés d'être les auteurs de ces massacres. Et le réchauffement s'accélère selon un, un rapport des experts climat de l'ONU publié ce lundi, véritable alerte rouge pour l'humanité doit sonner euh, le glas des énergies fossiles qui détruisent la planète. A réagi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, après la publication de ce document. Le secrétaire général des Nations unies, euh, dans un communiqué, plaide pour qu'aucune centrale à charbon ne soit construite après 2021. Voilà, 13h13 13 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimana qui a suivi la mise en onde, à l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous à tous. Au revoir.